Avec tout mon désir, je décide mon avenir Loin du contexte orienteur d'une société de Pythagore Ma ville est embrassée, j'ai envie de la quitter L'air gluant des fabriques imprimé Dans quel tiroir on va me coller Au loin dans le béton armé Où vivent des gosses désarmés. Au cœur lourd dans ses tours Elle élève sans amour Le dealer a poussé la porte Du délire à ma pris Je me suis offert un paradis Une éclaircie dans mes soucis Au du ciel c'est délé Op de rand van mijn sirène een sirene aan het Qu'il est encore possible de projeter mon ADN Hors des sentiers Choisis Par les héros de la patrie Ou l'amour d'une fille en lésine Des miroirs par-dessus les yeux Ma grappe un chou de trop fils Regarde Y'a ma vie qui coule un peu Viens vivre de l'aventure Yeah.